de la réhabilisation totale de l'école publique aujourd'hui de l'école de la ville, dans laquelle, effectivement, l'Ikastola aura toute sa place, puisqu'elle va bénéficier de neuf classes, euh, et donc euh, l'école publique de 12 classes, 21 classes, euh, je dirais, euh, bien euh, par la ville d'Andaï, qui euh, s'investit là-dedans, qui va mettre l'argent qu'il faudra, à la fois pour l'Ikastola, à la fois pour l'école publique, parce que de toute façon, cette école était à réhabiliter. Aujourd'hui, il y avait 19 salles de classe là-dedans, et Et il y a uniquement neuf classes qui sont utilisées par l'école publique. On doit réhabiliter tout ce qui est le carrefour, faire des ralentisseurs, mettre des feux rouges pour sécuriser cette sortie. Mais nous serons très heureux, non seulement d'avoir mis cette école, la plus vieille école d'Andaï aux normes, de sécurité, d'accessibilité pour le handicap, avec une cantine pour les Castolas, en cœur de ville, à la fois les enfants de les Castolas et de l'école publique ils vont pouvoir très bien cohabiter dans des locaux très rationnels et... Et moi et nous notre équipe municipale est très heureux sera très heureux de les accueillir à la rentrée 2017